Verbe prendre et descendre. Activité 4A. 1. Ils prennent la rue de Rennes. 2. Lucienne prend une chambre dans la catégorie moyenne.